de fait en français Le pot magique C'est l'histoire d'un fermier et de son pot magique Dans un village très lointain vivait un fermier du nom de Rama Rama était un homme bon et sage Il possédait quelques hectares de terrain Bien qu'il soit un bon fermier, son champ ne produisait jamais de grains Tandis que les autres fermiers semaient et récoltaient Ramal labourait, labourait et labourait. Mais sa ferme restait inlassablement stérile. Oh, Rama Pourquoi labour-tu tous les jours Tu sais bien que cette terre ne t'a jamais donné une seule récolte. Tu devrais vendre cette terre et acheter une autre terre ailleurs. Oh, mon ami, cette terre appartenait à mes ancêtres. Ils cultivaient ses sols ici même « Je dois faire quelque chose de travers. Je veux essayer encore un peu. »« Ah Je te souhaite d'y arriver, mon ami !»« Rahman aurait abandonné son champ pour rien au monde. »« Il passait des jours entiers sans nourriture. Il mangeait des fruits pour survivre. »« Et tous les jours, il retournait labourer. »« Je labourerai jusqu'à ce que je comprenne pourquoi mon terrain ne donne pas de récolte. »« Je sème chaque année. » Alors où sont passées mes graines Rama laboura encore et encore. Ah, je suis si fatigué Rama laboura son champ en entier. Il était tard dans l'après-midi quand il décida enfin de se reposer un peu. Rama avait maintenant trop faim pour continuer de labourer. Il s'apprêtait à arrêter de labourer quand sa pelle frappa contre quelque chose enfoncé dans le sol. Qu'est-ce que c'est On dirait un genre de métal. Oh, quelle énorme peau! C'est bizarre. Qui voudrait enterrer un pot en métal si profond et dans un champ? Ça n'a pas de sens. Rama était en colère d'avoir gaspillé son énergie pour rien. Il jeta sa pelle dans le pot en métal et s'assit à l'ombre d'un arbre. Je pense que maintenant je dois vendre ce terrain. Je ne peux pas continuer à avoir faim comme ça. Je pense que cette terre ne me donnera jamais rien. Rama se reposa à l'ombre en mangeant des fruits qu'il s'était achetés. Il y en avait bien peu comparé à la force de la faim que Rama ressentait. Il resta assis là pendant environ une heure, pensant à son terrain et s'apitoyant sur lui-même. Il savait qu'il était temps de se séparer de son champ. Il n'avait plus de choix. Je dois être fort maintenant. Je dois me séparer de cette terre ancestrale. « Je devrais rentrer avant qu'il ne fasse nuit. » Alors que Rama revenait vers la marmite pour récupérer sa pelle, il fut choqué de ce qu'il vit. « Quoi Mais qui a fait ça J'étais pourtant là tout le temps !» Rama constata que maintenant, le pot contenait une centaine de pelles comme la sienne. D'ailleurs, il ne savait même plus laquelle était la sienne. « C'est impossible !» Serait-ce donc un pot magique mm -hmm. essayons quelque chose. Rama sortit les cent pelles du pot et il laissa un grain de raisin dedans. Il ne put en croire ses yeux. Le grain de raisin se multiplia en 100 grains de raisin. C'est vraiment une marmite magique Je n'en crois pas mes yeux. Je vais emporter cette marmite à la maison. Oh, c'est lourd Trouvons donc une corde. Rama attacha un bout de la corde au pot et l'autre bout autour de sa taille. Il traîna ainsi le pot jusque chez lui. Avant même d'être arrivé chez lui, il pensa déjà à tout ce qu'il pourrait mettre dans ce pot. Tout d'abord, je vais mettre un œuf. J'ai très faim et je ne me suis nourri que de très peu de fruits récemment. Rama alla rapidement au marché, dépensa toutes ses économies pour n'acheter qu'un seul œuf. Il plaça l'œuf dans le pot. Et immédiatement, le pot fut rempli de plein d'œufs. Rama en fut très heureux. Il se cuisina ainsi deux œufs. Oh, je n'ai jamais goûté une chose pareille. Mais, à présent, que faire des 98 œufs restants Oh, je pourrais vendre ces œufs et gagner un peu d'argent. Rama réalisa alors que non seulement le pot pouvait lui donner de quoi manger, mais aussi qu'il pouvait l'aider à gagner sa vie. Après avoir vendu tous les œufs, Rama utilisa le pot pour différentes choses utiles. Quand il avait besoin de tissu, il plaçait au fond du pot un petit bout de tissu. Et le pot lui donnait de quoi fabriquer des robes pour une quinzaine de personnes. S'il avait besoin de chemise, il plaçait dans le pot une chemise entièrement confectionnée et il en ressortait sans chemise prête. De la même manière, Rama commença à mettre dans le pot des céréales, des fruits, du tissu et même des épices le pot continua de donner tout un tas de choses. Les villageois se posaient des questions sur le succès du fermier. Cependant, personne ne découvrit la vérité. Rama prenait soin de bien cacher son pot dans un coin de sa maison sous un linge. Un jour, Rama pensa à tester son pot encore un peu plus. Il plaça dedans une poule et attendit. Soudain, sans poule jaillir du pot faisant claquer leurs ailes dans les airs. La maison de Rama se retrouva alors envahie de poules. Il y en avait partout Oh Pourquoi n'ai-je pas plutôt mis un poisson mort à la place oh, Comment vais-je attraper toutes ces poules Rama courut après les poules, mais il y en avait beaucoup trop. Elle montait sur sa table, volait sur le charpé. Une était même venue se poser sur sa tête. Oh Va-t'en Venez toutes par ici Mais les poules avaient peur et se dispersaient partout. Soudain... Oh non Attends Une des poules vola et vint s'asseoir dans le pot. Et à nouveau, cent poules de plus sautèrent hors du pot en un instant. Oh Ma maison est devenue un poulailler Qu'est-ce que je peux faire Rama vint alors rapidement couvrir le pot et le rangea dans un coin de sa maison. Il s'échappa alors de sa maison en courant avec toutes les poules qui le suivaient. Les villageois furent surpris de voir autant de poules sortir de la maison de Rama. Pfiouf Tant de poules Je dois utiliser ce pot avec modération. Mais Rama n'avait pas prêté attention au fait qu'un soldat du roi était en train de l'écouter. Il l'entendit parler du pot magique et a auprès du roi pour lui exposer toute l'histoire. Autant de poules sorties d'un seul pot Comment cela est-il possible S'agirait-il d'un pot magique Faites venir Rama et le pot immédiatement. Ce pot appartient au trésor national. Rama savait bien pourquoi le roi demandait à ce qu'il vienne avec le pot magique. Le roi est un homme avide. Peut-être veut-il garder toutes les richesses pour lui-même. Apportez-moi le pot C'est un bien gros pot hmm. Mais comment ce pot peut-il produire autant de poules Montrez-moi donc ce qu'il y a dans ce pot. Oh non Ne faites pas ça Mais il était trop tard. Quand le roi se pencha, il glissa et tomba dans le pot. Maintenant, voilà que cent rois sortir du pot Avant que quiconque ait pu dire quoi que ce soit, ils se mirent à se battre entre eux. C'est mon trône Ne monte pas sur mon trône Non, c'est le mien Je suis le roi Non, c'est mon royaume Le hall était rempli de rois. Sauver notre roi Eh oui, mais c'est lequel le nôtre Les soldats ne parvincent pas à trouver leur vrai roi. Et en seulement quelques minutes, les rois s'entretuèrent. Le palais se mit en deuil, car alors le royaume n'avait plus personne pour le diriger. Rama réalisa alors combien le pot magique pouvait être dangereux. Il courut vers le pot et bam Il le fit tomber au sol. Il était triste d'avoir perdu son pot magique. Mais à présent, Rama avait enfin une terre qui donnait des récoltes. Il recommença à cultiver sa terre et à vivre une vie simple et heureuse. Morale de l'histoire Trop de tout peut s'avérer dangereux.